Ah, faussé, euh, euh, euh, mais écoutez cette abstention euh, à qui profite l'abstention Euh, je ne sais pas au moment où je vous parle. Euh, par contre, euh, ce que je sais, euh, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs, et ce sont des milliers d'électeurs, qui n'ont pas pu se déplacer et qui donc n'ont pas pu faire connaître euh, leur, euh, leur opinion euh, sur les différentes candidatures. Alors, cette situation, encore une fois, elle est exceptionnelle. Euh, D'ailleurs, j'entends euh, actuellement qu'il est question euh, de reporter le deuxième tour de scrutin. Il faut quand même le dire. Euh, on n'a jamais eu une élection qui se déroule dans des circonstances euh, de cette nature. Les voix de gauche, euh, si on les additionne aujourd'hui, sont supérieures aux vôtres euh... Mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez des voix de gauche euh, Si euh, vous voulez parler de l'ensemble des listes euh, qui euh, se trouvent effectivement euh, sur les trois euh, qui euh, se sont présentés à cette élection, euh, si vous considérez que les trois sont des listes de gauche, euh, effectivement, l'addition euh, euh, est supérieure euh, à mon score. Mais euh, vous savez comme moi euh, que euh, Bayonne est une ville où les, toutes les sensibilités sont, euh, sont représentées. Le premier tour est toujours, alors encore une fois, dans un contexte exceptionnel d'abstention, le premier tour est toujours l'occasion euh, évidemment de montrer ses préférences et vous savez que le second tour n'a pas du tout la même nature que le premier tour. Alors on ne peut pas tirer euh, euh, tout de suite des, des conséquences de ce premier tour de scrutin et encore une fois, euh, d'autant moins que la participation est effectivement très faible. Vous êtes déçu de votre scan ce soir Non, écoutez, je ne suis pas nécessairement déçu. Je suis déçu du niveau d'abstention. C'est l'abstention qui me déçoit. Et je n'en veux évidemment pas aux électeurs qui ont peur. Comment voulez-vous, avec toutes les déclarations qui ont été faites par le président de la République, par le Premier ministre, qui a pris trois arrêtés successifs, contradictoires, dont les derniers ont créé un véritable climat anxiogène, et où on explique à la population qui peuvent aller voter, alors qu'ils peuvent plus sortir de chez eux pour faire quoi que ce soit, sauf éventuellement faire des courses. alors On peut pas dire que cette élection euh, soit effectivement euh, déroulée dans des conditions euh, normales. Mais ce que je dis là est vrai pour toutes les listes. Je suis pas en train de, de dire que euh, je suis euh, dans à ma liste la victime principale de cette situation. Mais euh, je me pose la question de savoir quels sont ces électeurs qui ne se sont pas déplacés. C'est une erreur d'avoir maintenu euh, ces élections, ces dates-là, M. Et, M. Écoutez, je pense que le président Macron n'avait pas l'intention de maintenir ce ce premier tour. Euh, J'ai le sentiment qu'au dernier moment d'ailleurs vous mais vous écoutez la déclaration du président macron et vous aurez constaté que les trois quarts sont son discours sont constitué d'éléments pour dire effectivement qu'il faudra repousser cette élection et puis finalement il décide de maintenir ce scrutin alors oui je pense que il égard surtout au fait que la situation s'est aggravée on parle maintenant du stade 4 Comment peut-on imaginer qu'un pays puisse démocratiquement se prononcer sur l'avenir des institutions locales lorsque euh, nous sommes au stade 4 euh, d'un virus qui est euh, en fait d'une épidéique et d'ailleurs une véritable pandémie. Garaipen gazigozoakea lehen biziko hautagaentzat izan urgunan entzuten ginuen edo izan beraz baionan